Il est 18h, vous écoutez Virgin Radio r o u e et comme tous les dimanches de 18h à 20h, vous retrouvez votre émission dominicale, la b e l Rock, pour deux heures de musique, pas comme les autres. Première nouveauté de la soirée dans ce programme Label Rock avec les 5 Californiens de Local Natives, Airplanes à l'instant, extrait de leur premier album Gorilla Manor. L'album va sortir très prochainement. Énorme buzz hein, sur ce groupe californien, on vous le d i s a i t qui vient de Los Angeles. Matt à la batterie, Andy à la basse, Ryan à la guitare, Taylor au chant. Et Kelsey au clavier, à noter que si vous êtes du côté de la route du rock, vous faites le voyage du côté de Saint-Malo le 20 février. Ils seront donc en concert là-bas. Seule date française pour l'instant pour les locals natives. I might be a part of this rip a l o n water from a lonesome trip. A fallen tree that witnessed m alone in. Life itself could not aspire to have someone be so admired. I threw creation to my kin with a silence broken, b y a whispered, wind All of this can be broken. All of this can be broken. Hold your devil by his cloak and spin him to the ground. And root to root and tip to tip, I look at him. Country Jeff, and let it up by all his fears. But someone brought you close to tears. Many trains and many miles brought you to me on this sunny i s l e And What of which you wish to speak, have you come here to rescue me? All of this can be broken, all of this can be broken. Hold your devil by the spokes, spin him to the, the ground. But the love of your life lives but lies no more. And where she lay, a flower grows. And the arms that fed, and the babes that w e t and the backs that bled, keeping her in t u r But I am your keeper. And I hold your face away from y o I am yours, t i l l they come. I am yours, t i l l they come. Eye to eye, nose to nose, ripping up each other's clothes in a most peculiar way. レッスン・フォーク・ロック・ディ・ラティス・エンドゥ・ラ・マーリング、C'est une nouveauté: nouveau single: Devil Spoke. Magnifique、euh, voix féminine, et on va continuer d'ailleurs dans les、euh, belles voix féminines. On va laisser l'Angleterre, on part du côté de la Suède maintenant avec deux sœurs qui se font appeler First Ed Kit. All of these ghost towns I keep traveling,、through. all of these traffic signs and lonesome bars blind, i n c t i n g me, I swear I. Avec Sébastien Dias. Féminine, une fois de plus à l'honneur dans ce programme, avec pour commencer Laura Marling, l'anglaise toute jeune anglaise, deuxième album hein, qui va sortir le 22 mars. L'album s'appelle I Speak Because I Can, et、euh, je vous ai joué le premier extrait, un nouveau single Devil Spoke, donc pour Laura Marling. Et puis à l'instant, une véritable promenade hivernale en compagnie de deux sœurs suédoises, à peine sorties de l'adolescence, puisque je crois qu'elles ont 16 et 19 ans. Elles sont donc suédoises, elles se font appeler First. Aid Kit, Ghost Town, ça c'est l'extrait du premier album qu'on vient d'écouter. Un album qui s'appelle The Big Black and the Blue, vraiment des, des voix enchantresses avec de douces mélodies comme ça. C'est vraiment parfait le, un dimanche soir comme ça quand il fait、euh, un petit peu froid. On a envie d'être tranquille à la maison en écoutant du, du bon son. Du bon son, justement, c'est ce qui nous attend. En compagnie de notre invité ce soir, Dominica, donc carte blanche à Dominica qu'on a r e n c o n t r é c'était samedi dernier, hein, du côté du, du fil pour un concert exceptionnel. Dominica qui nous rejoindra dans, dans cette émission. On lui a laissé, je vous le disais, carte blanche, c'est-à-dire qu'il va nous On nous Faire、euh, écouter ses disques、euh, bah, préférés, ses coups de cœur comme ça. Et puis on reviendra évidemment sur、euh, son dernier album, un huitième album, La musique. On parlera évidemment de, de plein, plein, plein de choses jusqu'à 20h en compagnie donc de Dominica. <musique> Eyes below, she r o d e me there and back again and there again. She r o d e me like a pony, like a pony chasing that tree. Across the ripples of the surface of my dream, she r o d e me down like I was falling. And she r u l e me l o n n e She wrote me, she wrote me, she wrote she wrote me like a s t o r m like a s u c k i n g r o o d i n g s t o r m Struggle, straddle, I'm m o than right, and she r o t e me through the night. Prove me. Un Des nouveaux titres du nouvel album des Tinder Sticks Falling Down the Mountain disponible depuis quelques semaines et que j'écoute depuis quelques semaines et dont je ne me lasse toujours pas. Les Tinder Sticks, l'album est disponible donc chez 4AD distribué en France par Beggars Banquet. Chose promise, chose due. Dominica, donc rencontrée la semaine dernière du côté du fil pour une interview. On devait avoir que 20 minutes au départ avec, avec lui. Et、en t e fait,、euh, le courant est plutôt bien passé et on a passé beaucoup de, de temps ensemble où on a discuté de, de beaucoup de choses, notamment de, de musique. et Je lui ai proposé de faire la, la coprogrammation ce soir dans l'émission Label Rock, c'est-à-dire qu'on jusqu'à 20h maintenant on aura l'occasion d'écouter les choix personnels hein, musicaux de, de, de Dominica. On en a profité aussi pour revenir justement sur cette année 2009 qui a été plus que, que productive hein, pour cet auteur, chanteur, compositeur français qui a sorti. Un bien bel album qui s'appelle La musique. Donc, Dominica, année productive en 2009, ça c'était la première question que je lui ai posée. Oui, oui, oui. L'année 2009,、oui, c'était quelque chose d'assez、euh, intense en fait.、Euh, et puis, bah oui, avec la sortie du disque,、euh, pas mal de concerts finalement.、Euh, dans des configurations différentes, solo et groupe. Comme il y a eu un, un intérêt、euh, assez marqué pour, pour, pour le disque, un intérêt qui perdure d'ailleurs. L'année du coup était bien remplie et, et celle qui, qui, qui est en cours、euh, ne l'est pas moins. a <rire> L'album, o r s l c'est une chose, Dominique, mais il y a aussi、euh, pas mal de, de projets parallèles, on va dire.、Hein. Oui, mais alors souvent, en fait, en 2009, c'était souvent le fruit de, de choses qui étaient enregistrées ou conçues en 2008, comme、euh, Fitzgeraldo Sessions,、euh, une participation comme、euh, une p avec r t t i i i c p a a o n Soul,、euh, l'écriture pour, pour,、euh, pour des chanteurs euh, type euh, Calogero ou Del Peche,、euh, ça c'était pareil, c est, c est, ça s'est fait.、Euh, Donc finalement, 2009, c'était, c'était le, le, le, fruit de, de, tout ce temps passé à, à bosser en 2008. <rire> Et puis 2009, c'est aussi la sortie de, de ta première c o m p i l a t i o n Excellente compilation d'ailleurs. Alors, la compilation,、euh, Songs of Trouble Water,、euh, désolé pour l'accent, elle est sortie,、euh, l'année dernière, e、euh, à l'automne. Et c'était,、euh, voilà, on m'a demandé,、euh, c'est, la f n a c pour ne pas la nommer, hein, qui, qui,、euh, qui fait ça, une espèce de collection où il y a des, des, des chanteurs qui, qui sont amenés à faire leur playlist idéale. Alors, c'est extrêmement gratifiant parce que moi, je, je, je, rêvais de faire une compilation comme ça, de ressortir mes vieilles, mes vieilles lubies,、euh, musicales. Et puis, en même temps, c'est, c'est super frustrant parce qu'il faudrait, il faudrait, Il faudrait faire une compile avec, avec un coffret avec 10 albums pour avoir donc a, après, je me suis vraiment fié à mes premières impulsions et j'ai évité de trop réfléchir parce que sinon, évidemment, euh, résumer s e s goûts musicaux en, en 16, 16 morceaux, c'est peu,、enfin, peu. Et n n f i c e s puis e et p u surtout, je voulais vraiment prendre des choses qui sont pas forcément. Alors, j'ai écarté tous s les je dirais les. les, les, les, les, les... Gros poissons, les incontournables, les Joy Division, les Nick Drake, parce que, parce que voilà, je, je pense que、euh, ils ont, ils ont,、euh, ils font pas partie des répertoires qui sont en, en passe d'être oubliés et, et、euh, je me suis plus tourné vers les gens qui, qui,、euh, soit qui font des choses actuellement qui sont à mon, à mon goût pas assez,、euh, médiatisés, e soit faire des choses qui sont, bah、euh, là,、voilà, qui font partie des de Trésors un petit peu、euh, souterrains et oubliés. Et des trésors, on aura l'occasion d'en écouter pas mal hein, ce soir, Dominique, puisque c'est coprogrammateurs dans, dans la Bell e Rock. On va justement marquer une petite page musicale, écouter deux groupes qui t'ont influencé, qui t'ont marqué et qu'on retrouve d'ailleurs sur cette excellente compilation. On rappelle, elle s'appelle Songs Over Troubled Waters. Le choix de Dominica, deux choix même à venir maintenant, tout de suite dans la Bell e Rock. Bellrock, émission spéciale. Ce soir, Dominica aux manettes pour une sélection musicale pas comme les autres. classique dans la discothèque de Dominica, avec pour commencer un classique de Marfa and the Muffins, Echo Beach en 1980, hein, ce groupe de, de New Wave canadien. Créé en 1977 et toujours actif, h n Dominique d'ailleurs, puisque j'étais en train de regarder sur、euh, l'internet l'autre jour. Et il y a un nouvel album、euh, qui va sortir, c'est leur premier album depuis、euh, 18 ans, un album qui s'appelle Delicate. Et puis,、euh, Delica, justement, pour、euh, le, le groupe qu'on vient de s'écouter à l'instant, un groupe américain de Los Angeles formé en 93, c'est Spain,、euh, qu'on retrouve d'ailleurs sur ta compil Songs of a t r o u b l e d Waters. Spain, justement, un groupe、euh, que, que tu aimes bien, hein, Dominique. Au début, quand je détestais Spain, en fait, je trouvais ça,、euh, je trouvais ça insupportable. C'était vraiment des chansons, une espèce de, de, de, de, de. Comment dire Americana, country, jazz, jouer à, à, avec à, le, leur style, c'était de jouer tout au ralenti en quelque sorte, quoi. Et, et là, avec une voix très suave. Qui, qui débordent jamais, qui chantent souvent des chansons d'amour avec, avec un côté un petit peu gospel, c'est-à-dire un, un côté un peu sanctification de l'amour, l'amour sacré, etc. Où tu sais plus bien s'il parle à une femme ou s'il parle, parle de son Dieu, quoi. Et, et,、euh, et c'est assez.、Euh, J'adore leur son, quoi. Et il y a une chanson, notamment, qui. Que, que enfin, il y en a plusieurs. Il y, y a Nobody Has to Know il y a Every Time I Try, qui avait été utilisé pour, par v e n d e r s sur un film. Enfin, toutes ces chansons-là, pour moi, sont vraiment magiques.、Quoi. Vu qu'on parle d'artistes magiques, hein, moi je sais qu'il y, y a un artiste en particulier, un e w Yorkais, qui me fait complètement halluciner. Et je sais que c'est le cas aussi pour toi, c'est Anthony Hannah Johnson. Oui, j'aime beaucoup Anthony Hannah Johnson.、Euh, j'aime beaucoup les, les ballades au piano d'Anthony h a n John n Johnson, en particulier plus que le côté soul. J'aime beaucoup le dernier album que je trouve justement très.、Euh... C'est très osé de faire des choses comme ça parce que c'est tellement proche de la prétention et, et ça peut être tellement, euh, tellement euh, si c'est raté, c'est épouvantable, quoi, ce genre de disque.、Euh, et là, c'est juste par moments, ça, ça, ça tombe du ciel. Donc il、euh, y a des chansons comme、euh, moi, j'ai découvert Anthony comme beaucoup de gens avec、euh, la chanson Hope、uh, There's Someone. Et, et pour moi, quand il l'a joué sur scène,、enfin, j'ai été le voir,、euh, c'était comme d'écouter、euh, Love Will Tear Us Apart ou,、euh, ou Riverman de Nick Drake. C'était genre、euh, Inch'Allah, quoi. <rire> Alors, ce que je te propose, Dominique, c'est de, de marquer une, une pause musicale à nouveau. Et je pense que bah, ça nous fera plaisir à tous les deux. a n t o n i a d e Johnsons avec My Sister. You are my sister, we were born. Both... So i n n o s e n s e so full of need. There were times we were friends, but times I was so cruel. Each night I'd ask for you to watch me as I sleep. I was so afraid of the night. You seemed to move through the place, s That I feared you lived inside my world so softly, protected only by the kindness of your nature. You are my sister, and I love you. May it all. Of So similar over the years. The way we l o v e d the way we experienced pain. So many memories, there's nothing left to gain from remembering. face b、uh、y -huh. My sister, Anthony and Johnson sur son premier album en duo avec Boy George pour se faire plaisir ce soir. Dominique, on va revenir sur ton dernier album, 8e album, La Musique. Je sais qu'il y a beaucoup, beaucoup de, de gens qui t'ont fait ce, ce commentaire, mais c'est 15 ans, effectivement, après ton premier album, La Faucette. Nouvel album enregistré tout seul à la maison. Alors, évidemment, on fait le, le rapprochement. Est-ce qu'il y a vraiment une relation entre La Faucette et, et la musique, justement L'album,、euh, la relation qu'il peut y avoir avec le premier album,、euh, c'est plus pour moi. Alors, c'est toujours un petit peu un discours téléphoné, mais je, je l'ai vu comme un. Une sorte de redémarrage, quoi. Enfin, un, je dirais que la boucle a été bouclée euh, euh, avec l'album précédent où il y, avait, il y avait pour moi quelque chose assez.、Euh, finalement, dans l'horizon, l'album précédent, il y avait quelque chose a s s e z synthétique par rapport à ce que je cherchais à faire. Et après,、euh, c'était un petit peu l'inconnu et, et l'idée de repartir un peu sur mes bases en solitaire avec des boîtes à rythme et des synthés dans une configuration quand même différente parce qu'aujourd'hui je sais que des gens m'écoutent,、euh, c'est pas du tout le même cas de figure qu'à mes débuts où je faisais un disque dans le vide un peu, hein. Comme une bouteille à la mer.、Euh, là, ce s t pas du tout le cas. Donc,、euh, là, c'est plus pour moi une, une façon de réenclencher un cycle, en, en quelque sorte. Moi, perso, quand j'écoute l'album La musique, et je l'ai écouté,、euh, je peux dire,、euh, multiples fois, ce que je ressens、euh, à chaque fois, j'ai l'impression qu'il y avait vraiment une excitation à la réalisation, au départ de ce projet. Ouais, de, de, de, de, elle, elle, elle, oui, a s l'excitation, oui, c'est sûr que je pense qu'il fait le, le, le, le, bo le, bon, le bon accueil fait au disque, est lié à la fraîcheur qui, qui, qui en émane, et la, la fraîcheur, elle est liée.、Euh, Euh, la jubilation, sans doute, que j'avais à faire les choses. Clairement. Alors, ce que je propose maintenant, Dominique, c'est de faire encore une pause musicale et on va écouter du Dominica parce qu'on n'en a pas encore écouté. Donc, on, on va découvrir un petit peu, redécouvrir plutôt cet album avec、euh, quelques explications de, de ta part. J'aimerais、euh, qu'on qu choisisse quelques titres justement et que tu nous,、euh, que tu nous éclaires un petit peu sur、euh, pourquoi, l'inspiration derrière les titres. Donc,、euh, on va commencer par、euh, la chanson qui ouvre、euh, l'album qui s'appelle、euh, Le Sens. Le, le sens, c'est、euh, un peu une chanson qui était embléma, emblématique pour moi, presque de, de, de, de, de la façon dont le disque a été fait, puisque je suis parti d'un e boîte à rythme à、enfin, D'un pattern de boîte à rythme que, que, une boîte à rythme que je venais d'acheter avec des sons hip-hop. Et ça a été un des premiers trucs que j'ai p r o g r a m m é J'ai commencé à jouer des accords dessus, et le lendemain, je réécoute ça, je, je, je retrouve un texte et je chante directement dessus. Et, et la version、euh, ne bouge pas,、enfin, c'est vraiment le morceau qu'on entend. Et c'est un peu le. De façon très caricaturale, la méthode du disque. C'était, on va essayer, on verra bien. Et puis, il y a une chanson qui naît à partir de ça. Mais de façon, des fois, un peu, euh, complètement, euh, inespérée, je dirais. Donc,、euh, moi, c'est une chanson que, que, que j'aime beaucoup sur le disque. Les gens aussi,、euh, elle, elle, a, elle, a euh, elle a un petit peu le, le, le côté tombé du ciel parce que, parce que, parce que la voix était enregistrée. C'est une prise directe et il n'y avait même pas d'essai. C'était vraiment,、euh, enfin, c'était un essai. Tôt le matin. Tôt le matin. Donc,、euh, c'est un peu une chanson importante pour moi et on ouvre le concert là-dessus parce que Pascal qu a ce côté très dynamique tout de suite.、Quoi. J'ai pas trouvé le sens J'ai cherché dans la rue J'ai écrit, j'ai aimé J'ai voyagé, j'ai cru, j'ai nié des évidences J'ai nagé nu Mais désolé J'ai pas trouvé le sens J'ai pas envie de sauter, j'ai pas envie d'une balle Je préfère exister, même si c'est pour que dalle J'aime bien respirer, j'aime bien me sentir sale J'aime avoir de la chance et me faire embrasser なんで Tout ce que j'ai, je donne tous mes objets, mes souvenirs aussi. Contre un sens à ma vie, mais non, qui a fait son temps. Même un peu décevant, même que pour des vacances, même que le temps est temps. でょっとちょっ e n ょ e とちょっとち o っとちょっとちょっと a i っとちょっと s ょっとちょっとち s っとちょっとちょっとちょ o とちょっとちょっと p ょっとちょ a とちょっとちょっとちょっとちょっとちょっとちょっとちょっとちょっとちょっとちょっと かっこいい。 Peut-être encore un sens qui attend que j'aille le chercher Sagement à la maternité, un qui a son box aux urgences. Peut-être ne suis-je pas né, peut-être ne suis-je qu'absence, tant que ne m'est pas donné. Le Sens magnifique chanson de Dominica sur son dernier album La Musique. Dominique, on s'en écoute une autre. Hein on... bah je te laisse choisir. tiens.、Oh、bah, je ne sais pas, on va changer peut-être un petit peu. La musique, la musique bon, qui est, qui est la, titre qui être, qui donne, enfin, la chanson qui donne son titre au disque aussi. J'aime bien cette chanson parce que musicalement, finalement, elle est. Elle est、euh... C'est peut-être une des plus.、Euh, où la progression、euh, harmonique est un peu plus sophistiquée dans d'autres, où、euh, c'est plus, plus、euh, des fois des boucles de q u accords. t r e a Donc que dire sur cette chanson C'est une chanson hyper imagée, très.、Euh, très, très un petit peu.、Euh, un petit peu curesque dans le balancement, c'est un peu l'idée des guitares derrière, c'est un peu la trilogie de c u r e des années 80, quoi. Et avec des sons,、euh, par contre, des sons très, très synthétiques par-dessus. L'équipe D'immunité tombait au pied de la musique et les digues de s'incliner, et moi j'écoutais la musique par les grandes orgues à ma douée. Je découvrais l'ancienne Égypte, mes cheveux avaient repoussé. Que s a l o m u r capitonné, que long couloir sous pyramide, que pelote entre dieux froissé, et dire qu'on disait la musique. Pour s i b a r i t e pour Glandorne et moi, je n'ai vu de sa guérite que Python et mon élancé. Écoutez la belle rock comme tous les dimanches de 18h à 20h avec、euh, Sébastien et Dominica, i n v i t é s p é c i a l ce soir. On continue notre exploration de ton album. La musique, Dominique, moi, il y a un morceau que, que j'adore, c'est l'avant-dernier sur l'album, ça s'appelle h ô t e l Congress. Est-ce que tu peux nous en dire un, un petit peu plus sur ce titre Alors, h ô t e l Congress, c'est une chanson que j'aime beaucoup、euh, qui est vraiment née d'un voyage au... en Arizona. Donc, j'avais été invité par, par, par,、euh, les French Cowboys, e n f i n le batteur de French Cowboys qui a, qui a des rapports avec cette ville. Enfin, ils ont enregistré tout leur disque là-bas et, et、euh Euh, J'avais envie de, de créer une histoire autour de, de, de cet hôtel où on était, le c o n g r e s s hôtel, qui est un hôtel mythique, où le bandit、euh, Dillinger, dans les années 30, a été assassiné,、euh, enfin, a été rattrapé par les forces de l'ordre et, et, et tué, et où il s'était caché pendant trois semaines. Et il y avait,、euh, quand j'y étais, c'était en août, il y avait cette espèce de chaleur, de moiteur qui fait que tu t'es un petit peu,、euh, tout, tu, tu vas au ralenti. J'avais vraiment envie de r e t r a n s c i r ça dans la chanson, quelque chose de très moite, Alors, en, en m'inspirant cette histoire de, de, de, de, de gangster rattrapé en cavale et, et、euh, qui, en fait, est. Est victime de la chaleur et victime de, de, de, de l'espèce d'inertie qui en résulte. Il rencontre une femme et puis du coup il reste trop longtemps et il se fait, il se fait, il se fait buter. Et、euh, là c'est vraiment une chanson un petit peu comme le sens qui est vraiment née d'un pas grand chose et d'un. Et d'une un, simple ligne de basse sur, sur trois notes. Et, et le thème, vraiment, m'est venu、euh, dix jours être, après être revenu d'Arizona. J'étais en Loire-Atlantique sur un vélo. Et c'est bizarre comment les chansons déboulent parce que. Ouais, et, et j'ai eu cette phrase qui m'est venue. Euh, euh, Hôtel congrès, 110 degrés Fahrenheit, une belle américaine sépile qui ne correspondait à rien de ce que j'avais vécu à part les 110 degrés Fahrenheit, ce qui fait à peu près 43 degrés Celsius. Et c'est rigolo, parce que voilà, c'est comme si il、euh, y avait un temps de régurgitation et dans un cadre complètement différent, bah tu, tu, tu, tu ça, ça, te, ça te, ça te, ça te tombe dessus, quoi. Hôtel congrès, 110 degrés Fahrenheit. ホテル congrès、110°F、ファーナイト、1000°C Américaine、Sépile、Redescendu des r o c h e s Démont Catalina。C'est là qu'il vient se cacher quand il arrive. オーディオテル。 最悪、フェミュー・トンジェー、レシュミ la nuit？、i い reste avec elle、trop longtemps、せーのに、えっ、 Bell e Rock, émission spéciale. Ce soir, Dominica aux manettes pour une sélection musicale pas comme les autres. Avant dernier titre du nouvel album de Dominica, la musique, le morceau qu'on vient de s'écouter, Hôtel Congrès. Si vous nous rejoignez à l'instant sur le 8 9 4 sachez que vous êtes,、euh, dans la Belle Rock, évidemment. Comme tous les dimanches, de 18h à 20h, invité spécial ce soir, c'est Dominica. Dominica, carte blanche, hein, pour Dominica ce soir. Puisqu'on、euh, parle de son album, on parle aussi de, de coups de cœur musicaux et ceci jusqu'à 20h. On va choisir encore un dernier extrait de cet album, hein, Dominique.、Euh, J'aimerais bien qu'on parle de Nanortalik. Nanortalik,、euh, c'est une chanson de voyage aussi. C'est une ville au Groenland Sud、euh, qui est un lieu où j'étais deux fois et、euh, j'avais été、euh, fasciné par la beauté du paysage et j'avais envie de faire une chanson sur.、Euh, sur ça, sur, sur,、euh, des émotions un petit peu qu'on peut recevo recevoir quand on est face à des paysages majestueux et qu'on sait pas vraiment,、euh, qu'on a, qu'on, on, on est un peu c o u i l l o n par rapport à tout ça, à la fois, on, on a l'impression presque qu'ils ont été faits pour nous, <rire> pour qu'on puisse les regarder un jour. Donc il y a ce sentiment de propriétaire par rapport à un paysage qui est un peu ridicule et j'avais envie que la musique soit,、euh, Comme un, un hommage plus qu'un truc kitsch, hein, même si c'est kitsch finalement,、euh, à, à des choses que j'ai écoutées dans les années 80, type Ultravox ou Orchestral Manœuvre. C est, c est des, il y a dix ans, c'était des grossièretés, mais maintenant, on peut, on peut, on peut, dire des, on peut citer ces noms-là sans, sans que les gens vous rient au nez. Et à la barbe, donc j'en profite. Je voudrais être n'importe où, nanortalis. s r u e i n e blanche, retrouvons-nous sur un ferry de la b a l t i q u e couchés debout, puis partons sur Nanortalique. Dernier extrait pour ce soir de l'album de Dominica, la musique. Dominique, on aura l'occasion d'écouter d'autres chansons de, de ton répertoire. Mais ça sera un, un EP, on y revient un tout petit peu plus tard. Juste le temps de, de caler quand même quelques nouveautés dans ce programme Label Rock ce soir. Avec un truc qu'on a reçu il y a 15 jours, c'est extraordinaire. Nouvel album pour Bonobo, toujours chez Ninja Tune. L'album s'appelle Black Sands.、Euh, fantastique mélange de, de jazz, de, de, de fusion et de, de downtempo、euh, en général. 11 titres sur ce nouvel album de, de Bonobo.、Euh, je vous propose d'écouter de,、euh, un des titres phares de cet album. Ça s'appelle Animals. Bonobo. Donc, tout de suite dans la Belle Rock. Dominique, tu restes avec nous. Vous restez avec nous, vous êtes sur le 894, c'est la Belle Rock. ギャス。 Dans ce programme Label Rock Bonobo pour commencer sur le label Ninja Tune, l'album s'appelle Black Sands. Je vous disais, il est formidable.、Euh, un titre、euh, qu'on s'est écouté juste avant, c'était Animals. Et puis à l'instant, des, des petites anglaises furieuses, comme on les aime, sur une compilation、euh, parue chez Rough Trade hein,、euh, en fin d'année dernière, qui s'appelle Indie Pop 09, un groupe qui vient de Brighton, de Bobby McGee's. Voilà, de Brighton. Et on va quitter Brighton, on reste en Angleterre, et on passe de Brighton à Bristol. Elle vit dans une chambre à Bristol. Elle voit les trains passer plus haut. Sur le pont et dans le. オスナギ、ダンケン。 どうして i o n n o g t o m o r Superbe hommage et superbe chanson signée Dominica, Sarah, Bristol. Dominique, on en parlait hors antenne. J'aimerais que tu donnes quelques explications sur ce titre que l'on retrouve sur un, sur un EP qui est sorti. C'est la dernière chose que tu as sorti. Ça s'appelle Kick Peplum Hippie. Et c'est un maxi 4 titres. Je, je lis sur le, la pochette du CD. C'est 4 chansons autour de la musique. C'est un bel objet, un collecteur qu'on qu peut trouver que, que sur tes concerts. Sarah Bristol, le titre qu'on vient de s'écouter, c'est le deuxième titre sur ce maxi. Pourquoi Sarah Bristol, Dominique Vas-y. Sarah Bristol, c'est une chanson qui est, est faite. Sur le à propos du, du, du label Sarah Records, qui était un label anglais des années fin des années 80,、euh, qui était ici,、euh, enfin、installé i à, à Bristol et à、euh, Et、là, c'est bon, c'était un label de 45 tours surtout, et, et, et、euh, je me souviens à l'époque, moi j'étais super fan de ce label-là, c'était des, des disques qui étaient en import,、euh, on, on les achetait, ceux qui étaient aficionés a de ça, c'était très pop, link, clair,、euh, très, euh, très, euh, ouais, tout fait à la main, très, très, un côté artisanal comme ça, et, et, et très cheap, et, et、euh, tu achetais les, les disques à peine pour le contenu, surtout pour le contenant, enfin, l'objet, le, le, le, le, le, le fait de l'avoir, de, de pouvoir、euh, former une espèce de petite. Petite s casque, cast comme ça autour de, de, de, cette, de ces objets là qui étaient, qui étaient très beaux, et、euh, voilà. Et je me suis dit,、euh, j'aimerais bien、euh, en, entre temps. J'avais été、euh, depuis à, à Bristol une fois、euh, chez pour, pour enregistrer, et j'avais des images de la ville. Et, et、euh, c'était important pour moi, dans le cadre de, de ce Maxi, justement, de faire une chanson sur ce label qui avait été、euh, Très important dans mon adolescence,、euh, et l'idée là c'était pas de parler du label évidemment, de créer une histoire autour d'une fille qui s'appelle Sarah et qui vit à Bristol et de faire une. Une chanson qui soit vraiment musicalement tout à fait dans l'esprit, un peu noisy pop, un peu Link Claire, on se mélange là et avec des boîtes à rythme très, très raides、euh, de, de, de, de, de Sarah Records. C'est vraiment du, du, quasiment un exercice de style. Et bel exercice de, de style. Et écoute, ça tombe bien parce que c'est je cherche toujours une excuse pour passer du Sarah Records dans ce programme. Et là, tu me tends la perche évidemment.、Euh, allez, on va se passer même un, deux ou même trois. Tiens, pourquoi pas une longue série Sarah Records,、euh, lequel te ferait Plaisir.、Oh, un film ice, hein, évidemment,、euh, je crois qu'on passe. C'est、wow, sensitive des films ice,、quoi. Enfin, voilà, c'est <rire> bon.、Voilà, c'est le, le disque, ça record, mais il、euh, y en a un autre que j'aime vraiment beaucoup、euh, qui s'appelle、euh, une chanson de Street, Sweetest Ake qui s'appelle、euh, Tell, Tell Me How It Feels. Ça, c'est vraiment une espèce de slow super beau.、Euh, je le connais celui-là, il est terrible ouais, sur une、euh, c o m p i l、euh, Sarah r e c o r d s Tu oui, sais oui. quoi On va même s'en passer un troisième,、euh, un petit、euh, s a n t Christopher, Oliver Tramble, j'adore. Ouais, ouais, ouais, ça, celui-là est très b o n La Bell e Rock sur Virgin Radio Rouen avec Sébastien Agass et Dominica. Deux heures de musique pas comme les autres. Bonsoir dans la Belle Rock. Carte blanche à Dominica. Bonheur dans Label Rock ce soir. C'est pas toi qui vas me dire le contraire, Dominique. Grosse série, Sarah Records, avec f h i l Mice Sensitive. Et puis, on s'est écouté aussi Saint Christopher, Oliver Tramble. Et pour terminer ce slow que tu nous as recommandé, Dominique, The Sweetest Ake, Tell Me How It Feel. s Je vous rappelle que si vous êtes pas familier avec le label Sarah Records, hein, qui n'existe plus, malheureusement, Il existe une superbe compilation, c'est Sarah100, There and Back Again Lane, où vous retrouverez 21 titres dessus. Bah,、bon, c'est un petit peu tous les tubes, hein, de, de, Sarah Records. Voilà.、Euh, le parallèle avec Dominica, c'est évidemment sur le maxi qu'on trouve pendant les concerts, Kick Pay Plum, où tu reprenais,、euh, enfin, tu reprenais pas, t'avais u créé une, une, chanson hommage à Sarah Records, Sarah Bristol.、Euh, trois autres titres, hein, puisque c'est, je vous rappelle, quatre chansons autour de la musique. J'aimerais qu'on, qu en revienne à ce, ce maxi, hein, justement. Kick p e Plum Hippie, quelle était l'idée originale derrière ce, ce projet Dominique Alors, ce maxi, le Maxi Kick p e Plum, ça a été de. Il y avait une chanson que j'avais un petit peu oublié d'enregistrer, de, de, de, de, que j'ai redécouvert, et ça tient pas grand chose. J'étais en train de la, la, la, la jouer comme ça en me disant, tiens, ça serait bien de la jouer en concert finalement. Et,、euh, et ma copine a ouvert la porte, ce qu'elle fait rarement de, de, de, de, de l'endroit où je répétais, elle a dit, c'est quoi ça Et、euh, je me suis dit, ah tiens, Et du coup, je me suis dit, je, comme je sentais que j'avais encore u、euh, n petit peu de, de, de, de, peps pour enregistrer, je sentais qu'il y avait des chansons qui demandaient qu'à naître. Je venais d'écouter le disque de Glass Vegas, u、euh, n groupe écossais Noisy, bon, euh, qui、euh, rappelle un petit peu les Jason Marie Chain、euh, de, de, de, mon adolescence.、Euh, ça m'a donné envie de ce son-là. Et je me disais, tiens, pour faire peut-être le lien avec la scène qui sera davantage tournée vers les guitares que l'album, ce serait bien qu'il y ait ce maxi, faire un maxi autour du thème de la musique, donc avec, avec dedans des chansons en relation avec soit des effets musicaux, enfin des, des effets type la chambre d'écho, soit des, des, des, des lubies d'adolescence, type le label Sarah r i c o r d s le, le chanteur français Gisor, une espèce de truc hyper inconnu et, et qui a été très important quand j'étais adolescent pour moi, ou Gérard Manset, qui est un chanteur français qui m'a pas mal Influencer. Donc, faire des chansons à partir de ces thèmes-là, en rapport donc avec le thème de la musique et donc un rapport aussi avec l'album, l'enregistrer à la maison,、euh, toujours, le faire mixer par Dominique b r u s s o n comme l'album et le vendre exclusivement au concert,、euh, dans cette idée, avec cette idée que, que voilà, de, de l'objet, du, du, du rapport、euh, un petit peu intime, le fait de se le procurer,、euh, le truc collector que tu te procures, qui est un petit peu le. le Des fois, bon, il y a des gens qui viennent au concert pour se le procurer quasiment, quoi. Et bon, et ça, ça prend bien, ça marche bien. On l'a tiré, on a fait、euh, un petit tirage,、hein. On n'a pas tiré ça à 10 000 exemplaires, mais. Mais, mais, euh, mais, mais là, il y en a encore. Ouais, ouais. Alors, on va faire comme avec ton dernier album, La musique. On va décrypter un petit peu. On a commencé par décrypter Sarah Bristol. J'aimerais qu'on parte sur la piste numéro 1 de ce maxi qui s'appelle Gizor. Gizor, est-ce que tu peux nous en dire un, un peu plus Alors, Gizor, c'est un, un chanteur français. Alors, c'est rigolo parce que maintenant, les gens commencent à, à me faire des fois, à, à se ramener avec le 33 tour parce que ça n'a pas du tout été réédité. C'était un chanteur、euh, rock, variété, hard,、euh, hard new wave du début des années 80. Bon, c'est épouvantable, le mec a une, une voix hallucinante. Tu f a i s écouter ça, je sais pas si t as l'occasion un jour d'écouter, mais c'est vraiment、euh, au-delà du réel. C'est entre Bernie Bonvoisin,、euh, Fréel, Edith Piaf et je sais pas quoi. Et, et, mais il y avait une chanson qui, me, qui, me, qui un adolescent, m'avait vraiment tétanisé qui s'appelait、euh, Partir. Et donc, elle était tellement, pour moi, tellement importante que je, je me suis dit tiens, j'aimerais vraiment faire une chanson、euh, sur quel quasiment.、Euh, un petit peu les images qui me restent de cette chanson-là. Après, c'est pas pour, pour, je, je l'ai pas mis sur la compilation, mettons, parce que c'est, c'est quand même assez, assez abominable musicalement. C'est fait avec les requins de la variété des années 80, mais, mais cette chanson est vraiment un truc un peu morbide que j'aime, que j'aime assez bien. Et, e、euh, t voilà, c'était l'occasion de faire une chanson sur,、euh, Sur ce personnage qui est un espèce de truc.、Euh... Alors c'est rigolo, les gens commencent à arriver avec, avec des disques. Des fois j'ai signé des disques de g i s o r c'est un peu bizarre quoi. <rire> mais tous les gens qui écoutent n'en croient pas leurs oreilles. C'est vrai que j'en parle comme ça légèrement, mais c'est vrai que c'est une espèce d'anomalie de, de, de, de, de frics musicales quoi. Ah ah, bah tu vois, cette émission elle est bien foutue, elle est bien programmée parce que justement on en a un petit extrait de ce Partir. Partir, quitter les quatre coins de cette piole. p a r t i r l a l a l a l a la la p a r t i r quitter les q u a t r e c o i n s de cette ーン、パッティーン、t i ティーン、パッティーン、e ッティーン、パッティーン、パッテ Loin des remugles du dedans, e s s a i m é r de blancs paysages. Un ailleurs en dehors du temps, une atroce voix pilotée. The the that that traits Dune eau we never De the lie Cete voice, hear song sun falls still of for drink cut I it j ジ s o r アティメック・オンラ・デバラス・デュ・サ・ビ・デュ・ジャン・ユマン・エデュ・セ・プロジェット・デュ・ フォントーン。Elle ジーザー。 L'hommage de Dominica à ce chanteur français. Je vous rappelle que c'est sur Kick Peplum Hippie, dernier maxi sorti par Dominica que vous pouvez vous procurer lors de ses concerts. C'est chez 5-7, distribué par v a g r a m Music. On va continuer cette, cette exploration, Dominique. Alors là, incontournable aussi, le numéro 3, m a n s é Mancet, bah, Mancet, ça a été、euh, extra-musicalement, parce que musicalement c'est souvent, souvent pas terrible,、euh, mais il y a quelque chose chez lui que j'adore、euh, dans ses mélodies, dans sa voix. Et ça, il y a un chanteur, mine de rien, français, qui, qui est de, un de ceux que j'ai le plus écouté. Et un peu,、euh, alors c'est surtout les albums Matrice, Lumière et, et,、euh, et Revivre en fait. Ces albums-là、euh, des années 80,、euh, je trouve que c'est vraiment sa meilleure période. J'avais envie là pour le coup de faire une chanson sur.、Euh, C'est-à-dire où, où il est là, présent, mais comme une absence, parce qu'il est très comme ça en fait、euh, dans, dans, dans l'histoire de la musique française. et C'est vraiment une espèce de présence-absence très, très,、euh, très important, puis en même temps inconnu du grand public. Et, et、euh, dans la chanson, voilà, il est là, il est au centre d'un repas de famille, et en même temps, il y a une histoire d'absence, et donc c'était un peu recréer ce, ce, ce rapport qu'il a dans, dans la chanson française. C'est un grand pavillon au milieu d'une impasse. Il n'y est pas venu depuis quelques années. Ses sœurs sont déjà là et ses craintes levées. Des fois, à se revoir, on se dit que tout passe. Et sa mère est heureuse et c'est là l'essentiel. Et la table déborde. Et tout a l'air léger. Les je t'en s veux d'hier meurent dans la bouteille. Finalement, se revoir, c'était une bonne idée. Ça n'allait pas, faut dire, quand papa était là. Finalement, c'est lui qui l'a dit, il fallait. ケイキンスデフォーエイラマ t スュ s ソンバッアサメルンロプ c o u p ユーディッシュエイ t ペレッメデラオフト les, les f o i ウジャンティモ s、si, トウレ r a p p e l ウメ t o i L'ancienne guerre des nerfs tombe morte du toit. Et la musique, l'horreur, tu te souviens, maman?、Et、il ne supportait pas, sauf quand c'était m a n c e t Tu savais que papa, il écoutait m a n c e t Qu'il se passait les disques. Que tu avais laissé. Ça m'étonne pas de lui qu'il t'en ait pas parlé. Il imagine son père qui écoute lumière. Mais ça ne marche pas, l'un et l'autre sont loin. Il pense, ça fait longtemps, je réécouterai demain. よいしょ。 La Belle Rock sur Virgin Radio 1 avec Sébastien Agasse et Dominica. Deux heures de musique pas comme les autres. Doré du sentier, cadavre exquis au Père Lachaise, r e m o r v i v a n t en gare de Lyon, Saint Martin, champion d'aviron, Saint Denis, marchand d'or de b a i e Je suis dix kilomètres et je quitte la ville sur son périphérique en bretelles concentriques, a r è n e a u t o m o b i l e b a n l i e u e g r i s â t r e au sang mêlé. Petit pavillon à lucarne. Maison repue en bord de marne. Aéroport dans la foulée. Je suis cent kilomètres et je suis la province verte sous la carlingue. Indifférente aux inguins, soulignés d'un très mince paysage encore épargné. Où l'industrie fait ses besoins, entre des prés et des sapins. Vois l'avenir enfumé. Je suis mille kilomètres et je suis étranger à ce que je traverse. Un objet de commerce en devise ciblée. Je n'entends plus de gens qui. j e n t e n des s d sons qui s'harmonisent. J'entends des rumeurs imprécises. e je tends s à m Je suis un kilomètre sur l'album de Kent Panorama avec、euh, justement Dominica.、Euh, Kent, artiste、euh, local, hein, Dominique, puisqu'il est de, de Lyon, comment tu l'as rencontré pour cet album Comment ça s'est passé、euh, Kent, en fait,、euh, est venu me voir、euh, à un concert, on s'est rencontré,、euh, et en fait, il découvrait ce que je faisais, ça lui plaisait, et, et,、euh, et voilà, après, ça a été un, un échange de mails, et puis、euh, il m'a proposé de participer à son disque, moi j'étais ravi. Je jamais n'ai été...、Euh, Euh, je veux dire Je ne connais pas sa discorde à f r i e par cœur, mais il y a des chansons que, que j'aime beaucoup de lui. Et J'ai rencontré quelqu'un que j'aime, d o n j'aime beaucoup le, le, le caractère, l a simplicité vis-à-vis -vis de la musique, et puis surtout le, le bah voilà, il a, il a une, une vraie, il a une vraie voix, il a, une, il a un, vrai talent, donc c'était un plaisir de faire, de participer à son disque, c'est sa chanson, je suis, je suis arrivé, j'ai, posé la voix, fait quelques arrangements. C'est, rigolo finalement de se retrouver à bosser avec quelqu'un que, que, que, je revois, en d é c o u v r a n t à la télé, dans, dans le salon de mes parents, quoi, donc c'est, t'oublies jamais ça, en fait. Là, dernièrement, j'ai fait un truc avec quelqu'un qui a été un peu oublié, mais Mais qui mériterait une redécouverte, c'est Safro qui était vraiment une idole de jeunesse quand j'avais 13 ans. Et c'est bizarre de se retrouver sur scène avec quelqu'un dont tu as été fan. C'est un drôle de la façon dont le temps fonctionne et bizarre dans ces cas-là. Dominique, on va marquer une nouvelle pause musicale avec encore une sélection. Tu continues à faire la, la coprogrammation dans la Belle Rock ce soir. Avec Nous et ceci jusqu'à 20h, il faut en profiter. Qu'est-ce qui te branche de, de, de passer maintenant sur la compilation Il y a, ya y a des gens que j'aime que j'ai fait là. Il ya vraiment des gens qui, qui sont importants pour moi, type My Brightest Diamond, qui est pour moi une, une chanteuse américaine exceptionnelle et, et、euh, une des plus grandes voix d'aujourd'hui. Cette scène un peu miraculeuse autour de s u b j a n Stevens, My Brightest Diamond, Saint, Saint Vincent.、Euh, Qu'est-ce qu'il ya encore, Claire and the Reasons Enfin, c'est assez hallucinant. Le, le, le, la... c e s une espèce d'une drôle de scène, en fait,、euh, à la fois inspirée par les comédies musicales, Broadway, Gershwin,、euh, et en même temps le Rock Indé, les, les musiques contemporaines.、Euh, vraiment une drôle, drôle de scène, quoi, et qui s t je trouve,、euh, enfin, musicalement indépassable dans, dans, dans ce monde-là, pour moi, hein, actuellement. Une façon de lier les, les influences classiques et, et la pop、euh, que, que j'adore. Et puis, bon, elle, elle a une voix,、euh, moi, qui me, qui me bouleverse. Donc,、euh, mais après,、euh, c'est marrant que, voilà, j'ai l'impression que ça prendra du temps pour elle, quoi. Rock, émission spéciale. Ce soir, Dominica Omanette pour une sélection musicale pas comme les autres. Dragonfly, titre miraculeux signé My Brightest Diamond, le choix de Dominica ce soir pour vous. Auditeur, auditrice dans la Belle Rock, on est ensemble jusqu'à 20h, encore quelques minutes, avec Dominica. Moi, j'aimerais savoir, Dominique, ce qui, qui t'a branché encore en 2009, qu'est-ce que t'as découvert, ou alors tes, tes, tes influences. d i s n o u s un petit peu plus au niveau de la musique. Alors, en 2009, j'ai beaucoup écouté、euh, Saint-Vincent, justement, de la scène.、Euh, je trouve l'album assez, assez faramineux. Il y a bah, Glass Vegas, dans le côté couillon. Je e sais pas pourquoi ce groupe me touche autant, parce que musicalement, il n'y a pas grand-chose.、Euh, j'ai écouté ça. j a i é c o u t é beaucoup en français euh, Holden,、euh, l'album d'Holden, que je trouve très très beau,、euh, très sous-estimé. Qu'est-ce qu'il y a eu? J'ai écouté Violet un peu comme tout le monde parce que je trouvais que c'est quand même un, un, un disque assez, assez imposant、euh, par certains côtés. Et plus récemment, je veux dire, pour 2010, tu as des recommandations, des révélations, des groupes qui, d'après toi, vont exploser? Bah Cette année,、euh, là, il y a une fille sur le label、euh, sur lequel je suis 5-7 qui va sortir son disque peut-être en 2009 qui s'appelle Lise, qui, à mon avis, fera part des Dells. C'est des chansons au piano, mais avec des sons de piano assez particuliers. Je, je commence à découvrir vraiment et je me dis que, ouais,、euh, c'est. Très intéressant. Il y a le disque de La Sonda Marteles qui est sorti l'an dernier, qui est vachement bien. Andarox, qui est une espèce de p s y c h、euh, o b i l l、euh, y post-futuriste.、Euh, et en 2010, c e l à qui vient de paraître,、euh, il y a l o r a v e r s e que je trouve très très très beau. J'aime beaucoup l o r a v e r s e et les deux derniers disques m'avaient laissé un peu.、Euh, et là, ce disque-là est vraiment est un, peu un, retour,、euh, un retour en grâce. C'est、euh, vraiment l'album que je conseillerais en ce début d'année, c'est celui-ci,、euh, Julia Iflame. Vous êtes bien branché sur le 89-4, vous écoutez la belle rock, le son de l o r a v e r s e choisi par Dominica. Euh, Dominique, euh, en pleine tournée、euh, en ce moment, pas mal de concerts un petit peu partout、euh, en France. Comment ça se passe, Dominique La tournée se passe e x c e l l e m m e n t bien, plutôt avec des pics qu'avec des creux. <rire>、euh, C'est une formule qui est musicalement assez, assez simple, on est quatre sur scène et. Et il y a quelque chose de très, très, très frontal, très immédiat que les gens reçoivent de cette façon-là, beaucoup moins sophistiqué que par le passé, je dirais. J'ai l'impression que l'année 2010 est sur la lancée de l'année 2009 par rapport à, à moi.、Quoi. Là, disons que oui, je, je me sens plus ouvert, quoi. Mais c'est, c'est une attitude, c'est, c'est très, très,、euh, volontaire. C'est-à-dire, c'est,、euh, c'est pas quelque chose qui vient nulle part. j'en avais un petit peu marre que les gens pensent que, que je mettais une distance ou qu'il y avait une certaine,、euh, forme de hauteur.、Euh, je, je, tiens pas à jouer absolument le mec sympa auprès du public. J'en ai rien à foutre, je, je, moi, je suis, quand je vais voir un concert, j'attends pas du mec qui soit, qui est sur scène, qui soit, qui soit agréable. J'attends qu'il me, qu'il me procure des, des choses fortes. C'est pas systématique, mais c'est clair que je suis, plus, je suis plus vers les gens, et surtout maintenant j'ouvre les yeux quand je chante, et, et ça, ça induit aussi un changement d'attitude, et ça, ça, les gens le ressentent aussi différemment. Peut-être que c'est lié aussi à ça, au fait que je regarde. Alors je regarde, mais je vois pas grand chose, parce que je suis totalement myope, donc.、Euh... <rire> mais je, je, je, je suis moins. moins le chant est, est peut-être du coup moins intériorisé. On va terminer cette émission, Dominique. Je tiens à te remercier déjà, et puis je pense de, de la part de, de tous les auditeurs aussi. Je voudrais juste, dernière question, te demander un petit peu justement les, les projets, hein, le, le futur pour Dominica pour 2010, les années à venir. Alors, les projets pour 2010, c'est simple c'est tourner.、Et、en France et à l'étranger, puis, puis, puis me reposer, essayer de, de, vivre. Ouais, ouais, essayer de, de, de dormir. Je, voilà, mon projet, c'est un jour dormir. Merci Dominique. Dominica, donc vous retrouvez toutes les dates de s e s concerts sur le site internet dominica.com. Encore une fois, tous les track listings et tous les détails de bah, tout ce qu'il qu faut savoir sur la Belle Rock. C'est sur v i r g i n r a d i o o n e f r Vous cliquez sur l'onglet Label Rock et vous pourrez écouter cette émission de, avec Dominica. Des... Demain matin, voilà, excellente、euh, fin de week-end. Je vous retrouve la semaine prochaine,、euh, la Belle Rock, de 18h à 20h, comme d'habitude. Les infos demain matin avec Jacques Chambonnière. Bonsoir tout le monde. Des é t e n d u e j'en veux en. ジャンエツンヴィー、ジャン Dehors les hommes et les tickets boissons perdues, les tours de garde et les hauts murs. メール。 もう一つ、おもん、こっちに